Unité 8, leçon 3, exercice 1. Répondez par oui ou par non avec le pronom en. Écoutez pour vérifier. Activité sportive. A. Vous faites de la natation Oui, j'en fais. Non, je n'en fais pas. B. Vous faites du jogging Oui, j'en fais. Non, je n'en fais pas. C. Vous faites du vélo Oui, j'en fais. Non, je n'en fais pas. D. Vous faites de la danse Oui, j'en fais. Non, je n'en fais pas. E. Vous faites du yoga Oui, j'en fais. Non, je n'en fais pas.